L'album, composite pe gru Shell, 77500 500 shop. C'est composite 3 K47 ça part la scène à scène des cours à pas 47, ça vient chez les douchards là où on fout char on s'charte sur les chars des moi les chars 7 7 composite 3 K47 ça part la scène à scène des cours à pas 40 cents ça vient chez les douchards là où on fout char on sur les chars J'ai des soucis, faut que j'évacue J'accuse mes lacunes Sculpte-moi un dans la foule Et je te soulève un sku, j'exécute. Laisse les cuts et te soulève les culs Le style est cru, bah, Si tu préfères pleurer les cubes Voir si tu paies les tubes Et en tu les putes Et gauper les tubes Empobiner si vous allez au stube, mettez des si vous allez au stud, Dans les aléons stupe Rien sert de face et par parler en turc On a tous stimulé métaphore Rime que mon état forge. Écoute le fond et armez la forme Atteindre des paliers que la vodka force Pour l'ennui à 14 un microphone pour y pallier composite Flo K47 ça par la scène, à scène des cours à pas 40 scènes ça vient que gel et de charme. Là où tout, Là où on manque de charme, de charme. On sur les charts On les chats 77 composite Flo K47 par la scène, à scène des cours à pas 40 scènes ça vient que gel et deux Là où tout, on manque de charme, ça On sur les chartes Ici on s'entête Et les halls, deux cris je t'aime On terre. viens chez nous cueillir des chrysanthèmes Thématique chirurgicale et tout le monde s'écarte Ça tape au c viens faire un tour si chez nous c'est calme Prenez garde, le diagnostic est médiocre La poste me dit l'autre, ça reviendra Mais je suis pas médium, au summum de mon hémorragie Le sérum magique, pas magique, de mon magie. C'est l'albi est magique Imagine que notre mal soit incurable, c'est impensable Impossible comme un curé qui rape On agit de façon méthodique, supprime les otites Demande au type, le 10, médical et le cheat 7 composite Floi à 47 Ça par la scène, la scène des cours à pas 40 scènes, ça vient de chez les deux charmes Là où tout manque de charmes On sur les chars, des les chars Z, composite Floi à 47 Ça par la scène, la scène des cours à pas 40 scènes, ça vient de chez les deux charmes Là où tout manque de charme, On sur les chartes En on est cartégorique Vu qu'on fend des mines sur le beat Diamine au fil de la rythmique incisif quand la rétine se là, On a ce vice-là On est là coulées d'eau qui se dilave, on se prosterne, nous se lève las, vénéreux les lustres, rejette les luttes depuis des lustres, les clair comme les rayons de lune, à l'unanimité, tous arbités par belles et budes. Faire le chicken c'est dur, et ce thème c'est dur ça, inséparable comme le sable et c'est dur. c'est du son Madine shell cham. Composite la 47 ça capare la scène, la scène des cours, la PA quarante ça vient de les et de chats, là où tour manque chat, ça sur les chats, des soins les chats. Composite là K47, ça capare la scène, à scène des cours, à PA 47, ça vient de les et deux chats. Là où tout manque chat, ça sur les chats. La création des autres SHOP